François Kimana sur la maison. En et bienvenue, chers auditrices et auditeurs de la radio Sangandro, à ce journal de la mi-journée de ce mardi 4 octobre 2022. Donc voici d'abord les principaux titres. Désormais, les demandes de documents de voyage à la police et des migrations se font déjà en ligne depuis hier lundi. Annoncé faite ce mardi par Maurice Mbonima, commissaire général des migrations, au cours d'une conférence de presse volontaire. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Mabahi, en province Chibitoke, ont occasionné beaucoup de dégâts. L'administrateur de cette commune déplore la situation humanitaire de la population sinistrée par ces intempéries et lance un cri d'alarme. Et la chronique santé de ce mardi axe sur l'obésité qui accroît le risque d'hypertension artérielle. Bienvenue à cette édition. Captez Issa écoutez la différence. Je vous le disais en titre, les demandes de documents de voyage se feront désormais en ligne. Le commissaire général des migrations a indiqué ce mardi, au cours d'une conférence de presse, que cette nouvelle application est fonctionnelle depuis ce lundi. Maurice Mbonima a également signalé que la personne qui se présentera au commissariat sera sur rendez-vous, lui accordé à partir de cette plateforme, même ceux qui se trouvent à l'étranger. Ils auront bien sûr envoyé avant tout les documents exigés scannés. Suivez le commissaire général des migrations dans ses propos recueillis par Francine Néokoukacho. Le formulaire de demande, soit du passeport, de laisser passer ou tout autre document, se trouve sur l'application. Et l'application elle-même guide le demandeur il remplit tous les champs obligatoires et après. Automatiquement, il reçoit le message de rendez-vous. Le demander de remplir le formulaire sur l'application, il scanne tous les documents exigés, c'est-à-dire il scanne la photo, le, la carte nationale d'identité, il scanne l'attestation d'identité complète, il scanne l'attestation de résidence, ça c'est pour les, les adultes. Pour les, les enfants mineurs, s'ajoute un document qu'on appelle l'autorisation la, parentale et tout autre document exigé doit être... Et après, nous recevons son dossier. Et le cas d'urgence aussi, nous avons prévu cela, comme vous allez le constater dans, dans l'application. C'est-à-dire que le demandeur d'urgence pose sa question, il fait les motivations, pourquoi il demande son cas d'urgence. Souvent ce sont des, des, des, ce sont des malades, ce sont des, des élèves ou autres motifs qui peuvent prouver si réellement le demandeur est en urgence. Et nous pensons que cette application va vraiment diminuer ou arrêter ce genre de d'occasion qui se faisait remarquer d'ici et là. Puisque Le demandeur va communiquer uniquement avec la machine et non pas avec les individus. À part ces cas d'urgence qui peuvent être accordés, donc tout se fait dans l'ordre. C'est-à-dire que celui qui a commencé, quelqu'un ne peut pas venir devant lui. C'est-à-dire que les rendez-vous sont automatisés. Maurice Mbonima, commissaire général des migrations au cap -sur gitega où les habitants des collines Birohe de la commune Guieta et Roussagara de la commune Makebuku où passera le chemin de fer qui sera construit dans l'avenir. Disent qu'ils espèrent un développement émanant de ce chemin de fer. Ceux qui perdront les propriétés foncières ou maisons suite à sa construction demandent d'être indemnisés avant le démarrage des travaux. Le détail avec Gérard Nivikid. Sur la colline Biroi de la commune Gitega et sur la colline Rusagara de la commune Makebuko, où passera ce chemin de fer, il y a des maisons d'habitation, des champs de différentes cultures et même des boisements à certains endroits. Les habitants de ces collines avec qui nous nous sommes entretenus disent qu'ils se réjouissent beaucoup du projet de construction de cette infrastructure transrégionale, dans la mesure où ça sera une fierté pour eux pour leurs collines. Ils expliquent à notre quai que ça sera une base de développement pour plusieurs raisons, certains parmi eux. Surtout, ceux qui exercent du commerce espèrent qu'ils se rendront facilement en Tanzanie, par exemple, pour acheter différentes marchandises à bas prix. Les autres ajoutent que les prix de différentes marchandises baisseront du fait que les commerçants les auraient achetées à bas prix. D'autres disent qu'ils pourront voyager en Tanzanie par train Et a un ticket relativement bas. Cela étant, ceux qui perdront les propriétés foncières et les maisons suite aux travaux de construction de ce chemin de fer demandent d'être indemnisés avant le démarrage des travaux. Cela pour qu'ils puissent acheter d'autres terres ou puissent se faire construire de nouvelles maisons. Et là, ces communes veuves de la colline Nerusagara en commune Makéouko, dont la maison se trouve bien dans le périmètre de ce chemin de fer. Il est prévu que ce chemin de fer traverse certaines collines des trois communes de la province Gitega à sa. Merci à Gérard et Nibigira pour tous ces détails. Parlons santé animale à présent. Prélèvement lundi à Bururi Des échantillons par une équipe du département de la santé animale et le bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage pour diagnostiquer... La maladie inconnue qui a attaqué les porcs dans cette province du sud du pays. Clément Ngueshimana, chef de service et développement de l'élevage et halieutique à Bururi, qui l'a dit, appelle les éleveurs à mettre en application les mesures barrières déjà prises par le cabinet du gouverneur de la province Bururi. Pour limiter la propagation de cette maladie très contagieuse, il fait savoir que les techniciens vétérinaires, quant à eux, sont en train de renforcer la surveillance épidémiologique en attendant les résultats de ces tests. Rappelons que plus de 20 ports sont morts la semaine écoulée sur plus de 70 cas de cette maladie enregistrée la même semaine sur les collines Mirango et Mushishi de la commune Vyanda. Retour au sud pour parler éducation. Les élèves batois orientés dans les écoles à régime d'internat dans la province de Gitega font face au défi du matériel scolaire. Et outre, les parents plaident pour l'assistance du fait qu'ils se sont débrouillés pour les envoyer à l'internat Au ministère ayant la solidarité dans ses attributions, l'on reconnaît cette situation et précise qu'ils ont prévu un kit scolaire pour les démunis, y compris les batois. Quant au kit hygiénique pour les élèves et filles et batois, ce ministère compte s'y pencher. Les détails avec Moïse Messaco. Parmi les matériels scolaires que marquent les élèves batois sont entre autres les cahiers et les draps. Ceux qui sont internes sont aidés par leurs camarades d'école en ce qui concerne le kit scolaire. Certains élèves batois avouent qu'ils ont été envoyés à l'école par leurs parents sans matériel scolaire. À côté de ce défi lié au manque du matériel scolaire, les élèves filles batois sont confrontés à un autre défi Liés aux marques du matériel hygiénique. Nous nous adressons à une autre élève pour demander une ou deux serviettes hygiéniques et c'est tout. Ce que je peux demander comme élève euh, jeune fille, c'est du matériel dont nous avons besoin. Même leurs parents affirment qu'ils ont été contraints de vendre leurs productions ou le bétail pour acheter le paix de matériel scolaire pour leurs enfants. « J'avais une seule chèvre et je l'ai vendue en vue d'envoyer mon fils à l'école. Il n'avait pas de cahier, mais le drap, il est parti avec un ancien drap qu'il utilisait ici à la maison. » Au sein du ministère et à la solidarité dans ses attributions, l'on reconnaît la situation précaire des Batois. Ce ministère a prévu un kit scolaire pour les élèves démunis, y compris les Batois. Quant au kit hygiénique pour les élèves filles et Batois, Ce ministère promet de s'y pencher. Une précision dit défenses Majamberé, porte-parole de ce porte ministère. Le ministère n'a pas agi dans le sens de chercher à combler tous les besoins spécifiques des élèves. Pour le moment, on a agi sur le matériel scolaire, composé de cahiers, de stylos ou de frais scolaires. Nous pensons que dans l'avenir, on pourra élargir la liste du matériel à chercher pour l'assistance de ces élèves si euh, on se rendait compte que euh, le matériel hygiénique faisait vraiment défaut euh, pour ces enfants. Ce porte-parole du ministère ayant la solidarité dans ses attributions salue la mesure autorisant les élèves Batois à fréquenter les écoles à régime d'internat. Il estime que cette mesure aura un léger mieux pour les familles Batois ayant les élèves internes. Actualité internationale Avant de revenir sur l'actualité nationale, partons, parlons, parlons l'actualité internationale. En ville de Vira, ce mardi 4 octobre, il n'y a pas eu d'école, pas de marché, les magasins sont fermés, le transport et même les bureaux n'ont pas ouvert sur initiative des organisations de la société civile. Ils disent avoir trois revendications envers les autorités nationales. Dans une correspondance adressée au maire de la ville de Vira. Ces organisations disent revendiquer la libération du groupement de Bunagana occupé par le M23 depuis déjà trois mois. Ils revendiquent le départ de la MONUSCO et ne veulent pas voir le gouvernement congolais négocier avec ces rebelles qu'ils accusent d'être à la solde du Rwanda. Les conséquences sont telles que personne ne trouve ce matin où acheter du pain et autres biens de première nécessité. Les voyageurs ont annulé leur voyage et les malades bloqués au, à domicile. Toujours en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a nommé hier le lieutenant général Christian Chiwewe Songesha à la tête de l'armée. Il remplace Célestin Mbala à la tête de l'armée dont le remplacement n'est pas surprenant. En fonction, depuis juillet 2018, et reconduit à son poste le 21 mai 2019. Il est listé parmi les officiers en attente d'être admis à la retraite. Le nom de Christian Chiwewe Songesha pour remplacer le général d'armée, Célestin Bala circulé déjà dans les états-majors depuis août dernier. Il est le seul haut-gradé à avoir été promu au grade de lieutenant général par le président Tshisekedi. Cet officier de 54 ans a la confiance de Félix Tshisekedi depuis 2020. C'est en cette période de tension entre le président et son prédécesseur qu'il est désigné pour assurer La sécurité de Félix Tshisekedi en tant que commandant de la garde républicaine. Revenons sur l'actualité nationale. Les trois ponts et dix maisons d'habitation complètement détruits en commune Mabahi de la province de Chibitoke, tels sont les dégâts occasionnés par des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la localité depuis dimanche. L'administrateur de la commune Mabahi, qui déplore la situation humanitaire et de sa population sinistrée, appelle les bienfaiteurs à venir en aide de victimes de ces intempéries. Les avec Agnès Nivitanga est garde malade au centre de santé Mabayi suite à la coupure des tuyaux d'eau potable et la dû aller puiser de l'eau en dehors de ce centre. Ce manque d'eau impacte négativement l'hygiène à l'intérieur même de cette structure sanitaire qui pensent que les maladies des mains sales les guettent. Ne sachant pas où trouver de l'eau propre, Terence Maonima s'est rabattue à l'eau des marées. Les dégâts sont énormes suite à ces pluies qui tombent depuis dimanche, précise Nicodem de Rabonimaana, administrateur communal de Mabayi, qui parle notamment de la voie menant vers Rororo, impraticable et où deux ponts ont été endommagés. Il parle également de trois tuyaux d'alimentation en eau potable coupés. Les habitants de Mabayi. Dans cette province de qui tire une sonnette d'alarme, même son de cloche, du côté de l'administration communale qui appelle à toute assistance pour sa population. Petit rectificatif, ce n'est pas le centre de santé de Mabaye comme Marco Sœur vient de le dire, mais plutôt l'hôpital de Mabai. Radio Isanganiro, chronique santé. L'obésité accroît le risque d'hypertension artérielle. Le docteur Jean-Claude Chichahayo conseille les gens en surpoids de limiter la consommation de sucre et de sel. Les parents doivent être sensibilisés sur les risques liés à l'obésité et contrôler l'alimentation de leurs enfants. Les détails dans cette chronique avec Roneramouchou. Limiter une consommation de graisses saturées, une consommation de boissons sucrées ou alcoolisées, ce sont certains des bons réflexes à prendre pour avoir le poids normal. Docteur Claude Chichahayo précise que cela est possible en cas de surpoids, mais difficile, en cas d'obésité sévère. Les parents doivent consulter le médecin lorsque leurs enfants sont nés avec des cellules adipeuses nombreuses. Normalement, dans les premiers mois de la, de la vie de l'enfant, il y a des consultations pour les histoires de, de vaccination. Il y a un programme qui est établi pour essayer de surveiller le poids. Il y a des courbes qu'on trace dans les cas qu'on donne aux mamans. Et ces courbes-là, il y a une ligne, une courbe qui trace le poids normal. Et que ce soit, euh, en bas de la page, il y a le poids, il y a la taille et directement et vont vers une courbe qui montre qu'on a une taille normale et un poids normal. Mais si l'enfant est déjà situé au niveau de la courbe de surpoids, état de, de, de, de basage, il faudra que la maman soit directement inquiétée et aille consulter un médecin, pédiatre, nutritionniste surtout... Pour lui donner un calendrier et un de suivi de, de, de l'enfant et aussi l'alimentation qu'il faudra lui donner. Faire des activités physiques au moins trois fois par semaine est l'un des moyens de prévention contre l'obésité. Il faut essayer d'agir dans notre mode de vie, surtout dans la cuisine. On peut essayer de cuisiner sans matière grasse. C'est un peu difficile, mais il faut que les gens le fassent. Il faut éviter les plats en sauce et il faut limiter la consommation des charcuteries. Les frites, le lait, le laitage, ainsi de suite. Il faut limiter les fromages aussi. Il faut que les gens aussi apprennent à faire des activités physiques régulièrement. Quand je dis régulièrement, il faut que ça soit tous les jours, au moins 30 minutes ou 40 minutes, mais que ça soit régulier. Comme ça, ils essaient de changer le mode sédentaire en mode nomade, je dirais. Comme ça, ils vont favoriser la force musculaire et la force de l'organisme et ils n'auront plus de problèmes de ces histoires d'obésité. Les personnes obèses sont vulnérables de plusieurs maladies, dont le diabète et la stérilité. Il y a beaucoup de conséquences sur la santé, l'obésité. Déclencher le diabète, ça peut entraîner une hypertension artérielle, ça peut avoir créé des complications cardiovasculaires, ça peut entraîner des complications articulaires, ça peut entraîner aussi des complications respiratoires, ce qu'on appelle le gène du sommeil, apnée du sommeil, des ritiases vésiculaires, des gens qui ont des calculs au niveau du conduit de la bile vers les organes digestifs. Il y a augmentation aussi d'un risque de certains cancers. Il y a aussi la dépression, des stérilités et des troubles de de chez les femmes. Selon les études faites en 2016 par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 2 milliards de personnes âgées de 18 ans et plus sont en surpoids et parmi elles, 650 millions sont atteintes d'obésité sévère. Voilà à 13h15 euh, minutes au studio de la radio saint C'est euh, sur cette chronique que se referme cette édition.